Unité 2, leçon 3, séquence 6, rencontre. Ah, c'est vous Est-ce que vous travaillez pour Florial Oui. Moi aussi, au service marketing. Et vous, c'est dans quel service Informatique. On se dit tu alors. D'accord. Tu viens d'où De Bruxelles. Et toi De Shanghai. Est-ce que tu es chinoise Chinoise et française. Et à Paris Où est-ce que tu habites J'habite là. À Saint-Cloud. Je ne connais pas. C'est bien C'est près de Paris. Il y a un beau parc. Moi, j'habite ici. Dans la Tour Eiffel <rire> À côté. Non. Si. Génial!